Rendez-vous aujourd'hui avec l'espéranto, cette langue universelle et équitable inventée par Louis-Lazare Zamenhof il y a 120 ans. Cette émission comprendra, comme d'habitude, un peu de grammaire, la suite de l'histoire de l'espéranto, un témoignage sur l'utilité de la langue universelle, la suite du discours du chef Sittol et enfin l'actualité. Mais d'abord un peu de musique, aujourd'hui c'est un groupe suédois, Martin Kaila Talpoy, Martin et les Taupes, avec un premier morceau « trop longuet, trop longtemps ». Preco tiel mizre aspektas Ja kiam kreskas mada preco Kian ĉio perspektas De Régis, aujourd'hui, je crois que tu nous expliques la règle de grammaire numéro 5. Oui, tout à fait, Pierre. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on prononce et on exprime les pronoms personnels en espéranto. Donc, à la première personne, on utilise au singulier, pour dire « je » ou « moi »,« mi ». Pour dire « nous », donc au pluriel, première, euh, première personne du pluriel, on utilise « ni ». Pour la deuxième personne, que ce soit au pluriel ou au singulier, donc pour exprimer « vous »,« tu » ou « toi », on utilise « vi ». Pour la troisième personne, donc pour dire « il » ou il « ou lui », on utilise « li ». Pour dire « elle », on utilise « she ». Pour dire « il » pour une chose » ou « un animal », on utilise « ji ». Enfin, au pluriel, de la troisième personne, pour tout, pour les êtres vivants, pour les êtres humains, pour les animaux, les choses, on utilise « ili ». Le « on » impersonnel du français se, se prononce, enfin, on utilise « oni ». Et enfin, pour le « soi réfléchi », par exemple euh, « il se lave », on dit en espéranto « si ». Donc « il se lave », on le traduira « li lavas sin ». Pour en faire des adjectifs ou des pronoms possessifs, on ajoute simplement la terminaison A de l'adjectif à ces pronoms. Donc les pronoms se déclinent comme les noms en ajoutant la terminaison J au pluriel ou N pour exprimer l'accusatif. Donc on a vu que pour dire moi, on dit mi mon livre, mia libro mes mi livres, miai libroi. Merci Régis. Catherine Euh, Dis-moi, où en étions-nous de l'histoire de l'espéranto Alors on en était à l'exposition universelle en 1900 à Paris, où les Russes et les Français ont travaillé ensemble pour présenter l'espéranto aux nombreux visiteurs. Donc le mouvement russe a transmis le flambeau à la France Oui, c'est à partir de Paris ensuite que l'espéranto rayonne dans toute l'Europe, en Amérique et même en Asie. On écrit, imprime, lit, correspond à l'échelle internationale, et les plus audacieux commencent à voyager pour rencontrer les samideanoï. On peut traduire ça par les amis de la même idée. C'est une expression typiquement espérantiste. Et quand est-ce que ces premières rencontres ont commencé Alors c'est en août 1904, à Calais et à Douvres. Pour la première fois, 200 personnes de nationalités différentes se retrouvent et parlent en espéranto. Et c'est là que germe l'idée d'organiser un vrai congrès international. Ah oui, le fameux congrès de Boulogne-sur-Mer en 1905. À Boulogne, c'est 800 espérantistes de tous les pays européens qui accourent. Et parmi eux, les plus célèbres, dont Goposki et naturellement Zamenhof lui-même. on découvre un petit homme discret, un peu timide, très modeste, mais qui parle avec son cœur. Pendant une semaine, beaucoup de ceux qui n'avaient jamais parlé la nouvelle langue, mais qui l'avaient seulement lu ou écrit, constatent qu'elle est facile, fluide et agréable. Donc le Congrès prouve que la langue internationale est une langue bien vivante. On y parle en espéranto, d'accord. Mais de quoi parle-t-on à Boulogne Le sujet principal concerne l'organisation du mouvement espérantiste. Un comité provisoire confié au recteur Boirac débouche quatre ans plus tard au congrès de Dresde à la création du Lingva Comitato. Zamenhof demande aussi au général Seber d'organiser les futurs congrès. Pour cela, celui-ci met en place le Constanta Comitato de Congressoi, KKK ou Donc nous verrons la prochaine fois comment le mouvement espérantiste se structure. Notre témoin d'aujourd'hui, c'est Chantal. Chantal, peux-tu nous dire comment tu as connu l'espéranto Alors, dans ma jeunesse, je n'ai jamais entendu parler de l'espéranto et aucune émission ou article de journaux ont attiré mon attention à ce sujet. Alors, comment j'ai connu la langue internationale Ce fut une rencontre fortuite en novembre 1991 sur le quai de la gare de Lapardieu à Lyon. J'attendais ma correspondance pour Nevers tout en engageant quelques paroles avec une dame. Notre conversation a continué dans le train. Elle m'a parlé de l'espéranto qu'elle avait appris avec son mari et leurs enfants. Elle m'a si bien convaincue que j'ai commencé l'étude de la langue par correspondance. J'ai voulu en même temps participer à un congrès national pour communiquer avec d'autres personnes. Après avoir suivi des cours à Lyon chaque semaine de l'année scolaire 95-96 auprès du centre espérantiste, j'ai fait passer un article sur le progrès et la voie de l'un juste avant la rentrée de septembre. Espérantiste, cherche d'autres espérantistes pour partager sa passion. Quelques personnes m'ont téléphoné ensuite pour me parler de l'intérêt de cette langue et qu'elles regrettaient qu'elle ne soit pas reconnue. Je me suis vraiment décidée à créer une association en 1999, car je n'avais pas tellement l'occasion de communiquer, mais je possédais bien les 16 règles de grammaire qui n'ont pas d'exception, ce qui montre la facilité de la langue par rapport aux langues nationales. Aussi, avec deux autres connaissances, l'association Espéranto-Bourg-en-Bresse est déclarée à la préfecture le 12 février 1999, et en septembre je commençais les cours. Après dix ans d'activité, je suis heureuse de constater la vitalité de notre association. Personnellement, j'aurais aimé apprendre l'espéranto dans ma jeunesse, car je parlerai maintenant couramment. C'est pourquoi je conseille aux jeunes de l'apprendre. C'est une ouverture extraordinaire sur le monde. En 1854, le chef Seattle répondait au gouvernement américain qui voulait acheter la terre des Indiens. Voici la suite de son discours. Nous sommes une partie de la terre. Et elle fait partie de nous. Les fleurs parfumées sont nos sœurs. La cervo, grande aglo, le cerf. Le cheval, le grand aigle... Estas niai fratoi... Ce sont nos frères. La rocaille crestoi... Les crêtes rocheuses... La varmo de la poneo... La chaleur du poney... Caï homo... Et l'homme... Cioi appartenas à la sama familio... Tous appartiennent à la même famille. Tial... Aussi... Qui Ciam la grande chefo en Washington... Quand le, le grand chef à Washington... Si igas vola sa London... Envoie dire qu'il veut acheter notre terre. Il demande beaucoup de nous. La grande Le grand chef envoie dire. réserve au qu Slokon? Qu'il nous réservera un endroit. De façon que nous puissions vivre confortablement entre nous. Il sera notre père. estos Et nous serons ses enfants. Do ni consideros vian ofertone por achetinian landone. Donc nous prendrons en considération votre offre d'acheter notre terre. Ced tione estas facile. Mais ce ne sera pas facile. Char sante ga por ni. Car pour nous, cette terre est vraiment sacrée. Et pour terminer, Régis, présente-nous un petit peu les actualités de l'espéranto. Aujourd'hui, c'est surtout les actualités au niveau ou les possibilités au niveau des cours, comment apprendre la langue. Donc outre les cours et les stages proposés par les associations de Bourg-en-Bresse et de Châtillon-sur-Chalaronne, il existe plusieurs moyens d'apprendre la langue de manière autonome. donc des livres et méthodes, et je citerai en particulier la fameuse méthode Assimil, dont une nouvelle version pour l'espéranto vient de paraître. Des cours multimédia sur DVD, des cours par correspondance, on a vu que précédemment Chantal a commencé à apprendre par correspondance, et enfin beaucoup de cours sur internet, donc des cours en ligne, et parmi les plus intéressants, le cours en 10 leçons proposé par l'association Espéranto Jeunes, le Corso d'Espéranto, cours en douze leçons sous forme d'un logiciel à télécharger, ou encore l'excellent site lernou.net qui propose plusieurs cours pour différents niveaux. Les possibilités que j'ai citées pour Internet sont toutes gratuites. Si vous souhaitez des renseignements sur ces méthodes, n'hésitez pas à nous contacter. Gis